Alter Ego Plus niveau 1. Méthode de français. Achète livre. Dossier 2. Ici, ailleurs. Leçon 1. C'est ma ville. Activités 4 et 5. Pardon, monsieur. Je suis journaliste à Pontoise Info. Vous avez un lieu préféré à Pontoise? Ah oui, un musée. J'aime beaucoup le musée Pissarro. Et pourquoi Parce que j'adore la peinture impressionniste. Il y a beaucoup de tableaux de Pontoise et de la région. Excusez-moi, madame, c'est pour Pontoise Info. Vous avez un endroit préféré dans la ville Ah oui, c'est le théâtre de l'Apostrophe. Et pourquoi Parce qu'il y a toujours des spectacles très intéressants musique, danse, théâtre.